Unité zéro, leçon de phonétique. A observer, écouter, répéter. A page est e p t e répéter. E neuf. E deux. Oh, oh. O, Photo I. Il U, salut. Ouf, ouf.